Bonjour tout le monde! Veuillez prendre note que dans cet épisode, euh, je me suis lâché un petit peu. Euh, J'ai peut-être dévoilé un petit peu trop d'informations sur le jeu Tomb Raider que je critique à l'intérieur de l'émission. Euh, si vous avez jamais joué au jeu, si vous ne voulez pas vous faire euh, faire des gâcheurs, des spoilers comme on dit en anglais, euh, je vous invite à peut-être passer par-dessus. Je <rire> me suis fait... Excusez, excusez, je vais essayer de plus le faire.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 Bienvenue tout le monde dans la réalité augmentée, la techno à un autre niveau. Jean-Benoît Gagnier, votre animateur avec vous. Et ben on commence la nouvelle formule estivale. On est aux deux semaines maintenant en l'absence de Daniel Caracela qui euh, est acca accaparé par des, ses fonctions de travailleur euh, durant la saison estivale. Et donc, on fait le show à deux avec mon fidèle comparse, Luc Desormeaux. Salut Luc. Salut Jean-Benoît. Ça va bien Ça va très bien toi. Yes. Cette semaine, beaucoup de matériel à vous présenter. T'es allé voir un film d'animation, toi, cette semaine, au cinéma. Ben oui, je suis allé voir le film Turbo. L'histoire d'un escargot que bon, ça a de faire de la course. Yes. Et moi, de mon côté, j'ai joué à Tom Raider, le, le reboot de la licence. Et euh, en amont, je sincère. Vous allez voir mes impressions. Euh, je, je disais sur Twitter, j'ai joué au plus beau film ever. Okay. C'est vous dire comment j'ai apprécié l'expérience, mais j'ai joué un film. C'est vraiment l'impression que j'ai eue pendant que je suis en train de traverser l'aventure. Mais Je vous donnerai plus de détails à la fin de, de l'émission. On voulait commencer euh, cette semaine avec quelques nouvelles qui ont attiré notre attention. Entre autres, euh, on voulait parler, ça c'est euh, une nouvelle qui euh, touche les gamers, proche ici, là, euh, à Montréal, euh, plus particulièrement, c'est Stéphane Dastou euh, qui quitte le studio Eidos Montréal. Il était euh, le directeur général, le premier du studio depuis son ouverture en 2007. Il cède sa place à David Enfossi, qui était à la barre de deux Sex, Human Revolution, en tant que producteur. Et euh, ben, ce qu'on qu en sait, parce qu'on a très, très peu d'informations, ce serait une question de point de vue, euh, qu'on aurait des visions complètement différentes entre l'employeur et l'employé. Euh, c'est ce qu'on énonce là, quand il y a des grosses têtes euh, qui euh, roulent dans les euh, dans les différentes entreprises, là, qui quittent euh, dans le domaine du jeu vidéo. On, on dit souvent « Ah, c'est une question de, de point de vue, là, ça ne fonctionne pas. » Donc, c'est euh, ça. ça, ça. On, on a donc quitté chez M. Dastou. On voulait lui, lui souhaiter, entre autres, la meilleure des chances dans ses nouveaux projets. On n'a pas d'idée encore de ça sur quoi il va euh, retomber, ça sur quoi il va finir par travailler. Mais on a, on a une petite pensée pour lui euh, ce, cette semaine. Ouais, avec, avec le travail qu'a fait chez Eda, je pense que n'importe quelle compagnie de jeux vidéo sérieuse qui... Euh qui est un peu dans le trouble présentement, <coughs> pourrait, euh, j'ai dit « il là pas en pour ceux qui n'auraient pas compris, j'ai dit ça un peu trop fort, euh, <rire> pourrait, pourrait peut-être... C'était euh, vraiment camouflé, ton affaire. Oui, c'est ça. Pourrait peut-être bénéficier euh, de, de l'expérience puis du savoir-faire de, de, savoir de, de M. Monsieur Destou. M. Monsieur Destou, que j'ai eu la chance de rencontrer à quelques reprises, là, pour ceux qui, qui me connaissent depuis un, un bout de temps, j'avais fait une, une collecte de fonds l'année passée pour le camp, puis euh, j'avais fait tirer une copie de Doucex, justement, Human Revolution, puis euh, j'avais parlé à M. Dastou, euh, voir s'il était disponible à euh, faire signer la copie par... Euh, moi, je demandais au début par lui, puis par peut-être M. Anfossi. Euh, puis il y avait aussi Denis Talbot qui avait fait le making-of, que j'avais convaincu, ben, j'avais pas eu de misère à convaincre de signer aussi. Puis M. Dastou avait pris... Euh, une bonne demi-heure, trois quarts d'heure avec moi pour faire le tour du studio. Puis finalement, on avait fait signer à peu près tout le monde qui avait touché à ce jeu-là chez EDOS. J'avais rencontré les, tous les créateurs, que ce soit pour le graphisme ou le, le codage, la musique et tout ça. Même la, la dame qui avait écrit le script pour le jeu, euh, il avait pris vraiment beaucoup de temps avec moi. C'est un, un homme vraiment, vraiment euh, sympathique. David Anfossi aussi, c'est un gars, un gars hyper sympathique. Donc je leur souhaite euh, le meilleur Chacun deux, deux là, dans leur nouvelle fonction euh, et leur.. Leur projet futur. Oui, ouais, des gens vraiment, vraiment sympathiques. Donc j'espère, j'ai aucun doute que M. Destou va rebondir euh, dans une autre compagnie probablement de, de jeux vidéo pour euh, soit partir quelque chose de nouveau, ou soit remettre sur pied une compagnie qui, euh, qui boite un peu, qui a peut-être euh, une flèche dans le genou, mettons ouais ben, c est, c est, ça peut être une possibilité. C'est sûr que euh, ce genre de personnage-là, euh, avec l'importance qu'il avait dans le studio, euh, c'est pas le genre de gars qui se cantonnait à juste faire qu ce qu'on lui disait. C'est un gars qui était porté à réfléchir, à lancer des idées, euh, à concevoir des concepts de jeu. Fait que c'est clair qu'il doit avoir une coupe d'idées derrière la tête là, pour des jeux éventuels. Puis, euh, il, connaît la, il connaît ce que ça prend là, pour arriver avec un succès. Là, à deux sexes Human Revolution, c'est pas un petit jeu. C'était un gros bloc Buster dans l'année. C'était dans le top 5 des meilleurs jeux qui étaient sortis euh, au moment où est-ce qu'il a été lancé. Donc, tu sais, c'est un gars qui connaît le, le tabac, là, comme on dit. Oui, c'est ça. C'est quelqu'un qui, euh, qui a roulé sa bosse dans, dans le métier. Là. Puis, euh, j'ai aucun doute on va le voir arriver avec quelque chose de nouveau. Puis, euh, ça va sûrement être un, un autre succès parce que la pression qu'il y avait pour réussir, d'où c'est c'était quand même assez grande. C'était un jeu que les gens attendaient avec euh, une brique puis un fanal, comme on dit. Euh, c'était une série qui a, qui a été... Euh, assez bien coté dans le passé. Surtout le premier, pas nécessairement le deuxième, là, mais il fallait que, que le nouveau DOSEC soit à la hauteur. Puis, euh, je pense qu'il a, a égalé ou même ah dépassé ouais, ouais. les attentes des gens. Donc, euh, bonne chance, Stéphane. Mais euh, une chose qui, moi, euh, quand j'essaie de regarder, c'est quoi les projets qu pourrait, avec lesquels il pourrait s'associer? Il me semble que pas le genre de gars que je verrais tomber dans, dans l'indépendant. Il me semble qu'il y a comme une grosse entreprise qui va le ramasser. Du moins, il y a des gens qui vont s'essayer, j'en suis convaincu. Oui, bon, sûrement, comme je dis, soit une compagnie comme IE ou euh, peut-être pas Activision, l'Activision euh, euh, Bobby Kotick a l'air bien, euh, bien en, en ouais, place lui. là, mais peut-être un, un studio, euh, un gros studio d'Activision ailleurs ou un studio, un sous-studio d'Electronic de, de Arts là. On, on verra regarde, ça peut être aussi peut-être chez quelque part chez Ubi ou euh, Warner Brothers on ne sait pas là. Mm -hmm. on, va, on va voir on va voir ce qui va atterrir là. Ça se peut qu'il s'en aille dans quelque chose de totalement différent aussi, si tu es capable de gérer un studio de jeux vidéo, tu es capable de gérer d'autres choses aussi. Mais j'aimerais ça le revoir dans le domaine de jeux vidéo avec ce qui nous a prouvé qu'il est capable de faire, est capable de monter un studio solide. Edos euh, Montréal, il a parti de ça, il a parti de ça à zéro, là. il était tout seul dans un grand dans un bureau puis il a rempli ça avec une équipe solide puis garde ce que ça a donné. J'aurais juste aimé ça qu'il soit là pour voir son, son prochain bébé venir au monde, là, au moins qu'il qu voit la sortie de Tif euh, Thief 4. Là, mais euh, bon, je suis sûr qu'il sait déjà que ça va être, ça va être un bon succès. Oui, c'est ça. Il sait il si c'est pour euh, fonctionner ou non. Je pense qu'au moment où est-ce qu'il quitte, euh, il y a déjà assez d'informations sur le produit, euh, comment est-ce qu'il va sortir. Euh, il doit être pas mal au courant moi Oui, j'ai aucun doute là-dessus. J'ai pas peur pour lui. Prochaine nouvelle, on voulait parler un peu de Nintendo. Euh, des bonnes nouvelles, c'est rare que ça arrive. Ça fait comme un bon deux ans là, que ça ne fait que dégringoler chez la firme japonaise. Eh bien là, euh, suite à la sortie de Animal Crossing New, euh, New Leaf, euh, ainsi que le fait que le PDG Saturo euh, Iwata euh, a mentionné dans les médias qu'il voulait euh, rectifier la situation, les ventes de la Wii U qui ne sont pas renforcées euh, rendez-vous, les franchises qu'on sort, les jeux qu'on sort qui sont euh, assez moribonds sur cette console là. Il a euh, lancer des propos assez rassurants. Ça, ça semble avoir euh, encouragé les investisseurs et surtout la nouvelle la plus importante par rapport à ça, ce qui fait que euh, on a pu augmenter euh, les, les cotes en bourse euh, du géant japonais, c'est que la Chine actuellement est sous le saut d'une interdiction de vente de consoles de jeux vidéo. C'est interdit là-bas euh, d'acheter des consoles, ben en fait de les vendre là, et donc pour le public d'en acheter. Et là ben, euh, ce qu'on semble euh, apercevoir au loin, c'est que le gouvernement euh, chinois pourrait lever cette interdiction-là et qui de mieux placé pour savoir ce qui intéresse euh, les chinois que des japonais en termes de culture, c'est beaucoup plus proche donc euh, Nintendo qui serait euh, extrêmement prêt euh, pour ce nouveau marché qu'il faudra euh, envahir éventuellement euh, donc euh, ces, euh, ces nouvelles-là toutes ces données-là rassemblées ensemble font que Nintendo en bourse a augmenté de 4% sa valeur pour arriver à 14 050 yens l'unité et ça ben c'est un niveau qui euh, le, la dernière fois qu'on a atteint ce niveau là euh, en termes de valeur c'était en juillet 2011 donc ça faisait euh, deux ans qu'on n'avait pas été à ce niveau là euh, qu'on avait été en chute tout le temps tout le temps tout le temps dans les deux dernières années et là voilà qu'on réussit à ramener la cote donc euh, si jamais c'est pour débloquer en Chine et que Nintendo euh, y va d'une offensive là bas euh, ça sera certainement une autre source de, de revenus et de succès pour eux et euh, tu sais faut rectifier le tir, là, on le sait là, la Wii U elle a de bonnes idées C'est une console qui, qui est sympathique, mais elle ne livre pas la marchandise parce que les jeux ne sont pas au rendez-vous. Ouais, c'est ça. Ça va venir va sûrement sortir des, des jeux euh, qui vont valoir la peine. C'est peut-être trop tard. là Mais je c'est quand même une console solide. C'est une console qui est amusante à jouer avec. je veux dire, Le Mario qu'ils ont fait dessus est très bien. Euh, Lego City Undercover, moi j'ai eu beaucoup de plaisir à jouer à ce jeu-là. Ça prend juste quelques jeux qui vont attirer les acheteurs potentiels. Puis la console peut être quand même un, un, un succès, mais euh, ça, va, ça va dépendre de ce que, comment le marché va réagir à la sortie des autres consoles, comme la nouvelle Xbox, la Xbox 1, puis la, la PS4, voir comment le, les gens vont réagir. Tu voulais nous parler aussi de Nintendo. Ils vont faire un plongeon, mais pas nécessairement en bourse. Ils se lancent dans une belle aventure associée avec Red Bull. C'est ça, il y a le prochain jeu de Pikmin qui sort le 4 août prochain. Euh, donc, pour Euh, comme célébrer cette, euh, cette sortie-là. Euh, Nintendo a décidé de faire euh, une compétition Red Bull qui s'appelle Red Bull Flog Tag. Ça se passe à Ottawa. Donc, si euh, ça vous tente d'aller voir ça, ça se passe le 27 juillet prochain. Euh, allez voir sur la page Facebook de Nintendo pour plus de détails. Je ne sais pas à quelle heure... Euh, on a l'air à dire que c est, c est, ça débute à 10h30, là, mais à quelle heure que euh, Nintendo va... Euh, faire euh, plonger leur, euh, leur Pikmin ailée, euh, mais ça se passe au musée canadien de la civilisation. Donc, ça, c'est à Gatineau. C'est pas Ottawa, le musée euh, canadien de la Civilisation, <rire> je me rappelle bien, c'est l'autre côté de la rivière. Oui, non, c'est du côté Gatinois, mais il quand même à Ottawa. C'est Niazou de même. Bon, mais Donc, ça, ça commence à 10h30 puis c'est gratuit. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ben, euh, il va y avoir d'autres gens, d'autres euh, compétiteurs que Nintendo. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'il faut qu'ils bâtissent et pilotent un engin volant artisanal euh, du haut d'une rampe de 6 mètres Puis ça, jusque dans l'eau. Donc, ils vont la faire voler. Ils vont aller euh, se atterrir euh, bon, doucement ou violemment ouais. <rire> dans l'eau en bas. Et puis, euh, ils vont déclarer un gagnant. Puis Nintendo a décidé de bâtir un Pikmin ailé. Euh, si vous allez voir sur la page Facebook de Nintendo, il y a une euh, il y a une photo du Pikmin en. en qui va plonger un beau petit Pikmin rose avec des yeux bleus puis une petite fleur sur la tête. Donc, euh, c'est ça. Ça va être piloté par quelqu'un. Euh, le, le capitaine de l'équipe, c'est Heather Potter. Je ne sais pas si c'est elle qui va, euh, qui va piloter le Pikmin jusque dans l'eau. Mais bon, ça leur peut être intéressant à voir. Donc, si ça vous tente d'aller voir ça, c'est le 27 juillet. Donc, pour ceux qui écoutent le, le podcast euh, à Passion FM, ça va être passé, malheureusement. Ou euh, ça va être un peu trop tard. là, Mais pour euh, les gens qui l'écoutent en podcast. Ben, vous allez pouvoir aller voir ça. En fin de semaine, si ça vous tente, euh, ça se passe euh, le 27. Donc, c'est samedi qui s'en vient. Ben, en fait, le show va être diffusé euh, jeudi soir. Euh, soir. Bon, ben, il reste encore du temps, là, mais il faut, faut vous décider vite <rire> pour descendre vite. à Je trouve ça intéressant de la part de Nintendo. On connaît cette firme-là. Il y a un certain sérieux euh, chez l'entreprise. Ce n'est pas, pas le genre d'entreprise qui est capable nécessairement d'autodérision. On fait très attention à nos franchises. On ne les dénature pas. On est très euh, Ben, pratiquement by de book là, dans, dans notre façon de procéder et de les voir embarquer dans ce genre d'affaires-là, ça démontre peut-être une évolution de la mentalité euh, qui est intéressant euh, J'aimerais ça que Nintendo soit capable d'un peu plus rire d'elle-même et de, de prendre plus de risques. Ça, ça en est un. Ce pas le plus gros, ce n'est pas, pas le, celui qui aura le plus d'impact, mais c'est au moins ça. Oui, c'est ça. C'est une, une belle initiative. C'est le, le fun de voir qui font quelque chose de différent. Ça va plaire aux gens qui vont aller voir ça. Euh, malheureusement moi j'aurais pas le temps d'aller descendre à Gatineau en fin de semaine pour plus. aller voir ça là, mais <rire> les gens qui peuvent descendre aller voir ça euh, ça va être sûrement plaisant puis en plus je veux dire c'est quelque chose de gratuit fait que c'est une s'il fait beau puis tout ça, ça c'est une belle journée sur le bord du canal probablement ça peut être intéressant yes et en terminant tu voulais nous parler de Halo qui sort un nouveau jeu de la franchise pas euh, le gros là pas la grosse grosse grosse franchise mais un jeu sur support mobile et en fait tout ce qui est Windows 8 C'est ça, ça a, été, ça a été annoncé le 18 juillet. Euh, Nintendo a annoncé, c'est au Comic-Con, que euh, 343 Industries, donc la compagnie qui est derrière euh, Halo sur la Xbox maintenant, avant c'était Bungie, maintenant c'est 343 Industries qui a repris ça, euh, en conjonction avec Vanguard Games, euh, vont sortir à travers le monde un jeu qui s'appelle Halo Spartan Assault. Euh, bon, c'est un jeu qui va être disponible sur tout ce qui est Windows 8, donc Windows Phone 8, et Windows 8 aussi, c'est sûrement les, toutes les tablettes aussi. Euh, oui, euh, Windows la première 8 fois. Sur, euh, sur PC, c'est leur nouveau gros téléphone, ça. Là. Ouais, c'est ça, là. celui que tu ne peux <rire> pas traîner avec toi, mais ouais. tu peux faire les appels Skype avec. Voilà. Euh, <rire> donc, c'est ça, c'est un jeu qui a été optimisé pour euh, le touch, donc pour le toucher, euh, mais comme je vous dis, ça va jouer aussi sur Windows 8, donc j'imagine clavier-souris, ça devrait être bon. Euh, on, va avoir, euh, on va avoir 25 missions unique. Euh, puis, il y a aussi euh, ça va être disponible bon, pour 6,98. Euh, 6,99. Bon, j'ai une scène de, de rabais. Euh, de euh, c'est au Canada des scènes. <rire> ouais, c'est ça, c'est pour ça. C'est pour sa pièce. Puis, euh, c'est ça, ça va être... Euh, il y a aussi une euh, bande. Ils disent que la bande originale a été composée par Tom Salta. Pour ceux qui le connaissent, moi, je ne le connais pas. Mais, c'est va euh, être disponible aussi euh, dans les euh, distributions digitales. Donc, j'imagine sur l'iTunes Store. Quelque chose comme ça. Vous allez pouvoir dépenser un... Quelques dollars de plus pour avoir la, la bande originale si jamais ça vous intéresse. Donc c'est ça, euh, ça va être euh, disponible. Euh, j'ai dû mentionner la date de sortie. Je pense que c'est déjà disponible si j'ai regardé. C'est déjà disponible sur euh, Windows sur le Windows 8 Store. Puis euh, il va aussi avoir une série de comic books qui s'appelle euh, Halo Initiation, donc Initiation, euh, avec Dark Horse Comic, qui va suivre les aventures du commandeur Sarah Palmer, puis comment est-ce qu'elle est devenue un euh, Spartan 4 Donc, ah. ça peut être intéressant pour les amateurs de Halo puis de Comic Book de, de pouvoir lire cela. À suivre Luc, allons-y avec le vif euh, du sujet de nos deux euh, grosses chroniques de la semaine. Débutant avec ton film, euh, t'es allé voir euh, Turbo avec ton, ton petit gars. Et euh, ben, de ce que tu me disais, en dehors des ondes, ça a été, euh, ça a été pour vous autres un succès. Oui, on est allé voir ça en famille euh, la semaine passée. Euh, moi, j'allais voir ça un peu, euh, bon, craintif de, de voir qu'on on essaie... Les, les films d'animation... Euh, On essaie toujours des fois de sortir des choses juste pour essayer de rentrer le monde dans les salles de cinéma, ramasser leur argent, puis on leur donne vraiment rien d'intéressant euh, à se mettre sous la dent. Euh, J'avais un peu peur de ça pour Turbo parce que, je veux dire, la prémisse d'un escargot qui veut courir aux 500 000 Dianapolis est, bon, pas juste un peu farfelu, c'est comme totalement farfelu. C'est un, ouais, un, un beau rêve, là. Oui, c'est ça. C'est un beau rêve si les escargots peuvent effectivement rêver mais bon donc euh, turbo qui euh, c'est l'histoire de Théo qui est un escargot qui lui aime mieux s'appeler Turbo parce que dans sa tête, il va extrêmement rapidement. Il, va, il est extrêmement rapide. Euh, C'est un maniaque de course automobile. Euh, lui, au lieu d'aller dormir le soir quand tous les autres escargots vont se coucher parce qu'ils ont une grosse journée de ramassage de tomates pourries, le, le lendemain matin, euh, lui, il va dans, dans un garage où il y a une télévision et puis euh, il regarde des cassettes de vieilles courses euh, qui a été enregistrée. Puis euh, lui, il regarde son, euh, son idole qui s'appelle en anglais Guy Gagné, mais en français Guy Lagagne. Oui, Guy Lagagne. Donc, euh, je vous annonce officiellement que, tu sais, vous connaissez mon nom, JB Gagné. Euh, je suis en train de faire les démarches. Euh, J'ai envoyé une lettre à mon... À mon hôpital, où est-ce que je suis né? <rire> à ton euh, député. <rire> à mon député, à mon, euh, à mon gouvernement, euh, à mon église, pour mon baptistère. Et euh, je suis en train de faire les démarches pour changer de nom, parce que semble-t-il que c'est mal traduit, mon onge. Ça, ça a l'air que gagner avec un accent, c'est juste anglais. Euh, quand c'est traduit au Québec, parce que oui, des voix sont faites au Québec, on a fait de la recherche, moi et Luc. Oh, ouais. euh, ça a l'air que gagner, ça se transforme en la gang. Fait que, écoute, je dois être dans l'erreur, je dois être dans le tard. Fait que, on va rectifier le tir. Moi, j'ai aucune idée euh, pourquoi ils ont, euh, ils ont décidé de changer le nom. Est-ce est que est-ce que ça vient de France originellement Est-ce que la traduction de, de l'anglais au français a été faite en France, puis ils ont décidé de changer ça pour la gang, euh, qui serait plus proche d'un nom français que de gagner. Euh, C'est une parce bonne que... question. Ça reste un peu nébuleux à savoir pourquoi, parce que. Dans le film, c'est un Québécois. Puis, tu sais, ça dit, écrit, euh, ça, ça oh dit oui. dans le film que c'est un Québécois. Et deuxièmement, on voit le nom être écrit et on le voit avec un accent. Oh oui, oui. Fait que là, moi, je me dis, peut-être que c'est en anglais, de la façon qu'il disait, avec l'accent, ça distorsionnait. Et là, pour fitter avec les lèvres, quoique, est-ce vraiment nécessaire quand c'est des images de synthèse, euh, la gang cadrait mieux avec la, la prononciation anglaise. Je ne sais pas, mais je suis vraiment... Euh, écoute, je suis flabbergé. Là, je comprends ouais. pas le pourquoi. Là. ouais ça va être de voir quand, quand le film va sortir probablement en des vidéos en Blu-ray, je vais probablement me, me le procurer. Puis nous autres, on l'a aimé, mon garçon l'a aimé. C'est un, un amateur de, de Flash McQueen, donc film de course et tout ça. Il, il, a, il a comme aimé parce qu'il y a des similitudes. Là. Euh, donc c'est ça. ça, ça a un peu accroché, mais oui, j'ai hâte de voir. Surtout même quand je regarde les voix, les voix en anglais. Euh, c'est un, un américain c'est Bill Hader qui a fait la voix de Guy Gagné, il me semble qu'il aurait pu prendre un acteur francophone pour avoir l'accent donc j'aimerais voir, voir comment ça sonne en anglais Non mais il aurait pu prendre Georges saint pierre il était queurant pour faire du doublage « Hey, remets-toi pas dans le trouble, toi. » C'était mort, là. C'était comme, « Asseille pas. » Puis le le P, c'est que euh, avant de commencer le film, quand tu vas dans un cinéma cinéplex, il y a toujours les previews, puis il y a toujours tout toutes sortes d'affaires. Puis là, il parle des films de l'été, puis là, il parle justement de euh, euh, l'Université des Monstres. Puis là, il y a une entrevue avec Georges Saint-Pierre qui dit que lui, c'est un C'est un enfant qui est, qui est prisonnier dans le corps d'un homme, tu sais. Puis euh, là, tu vois qu'il il parle, qui il, qu il fait la voix du personnage dans l'Université des Monstres. Puis c'est comme, tu <rire> regardes le doublage, puis tu te dis, vraiment, là si personne ne me l'aurait dit, j'aurais jamais su que c'était lui. Ouais, ça ne ouais, paraît pas. Il se prend un accent français plus qu'un qu accent québécois régulier fait que sa voix, c'est pas vraiment sa voix, quand tu l'écoutes parler, puis t'écoutes son doublage, ça comme va pas ensemble. Puis, euh, mais tu sais, j'ai <rire> pas vu le film assez longtemps pour vraiment l'entendre comme il faut, c'est juste dans le petit bout qui monte là. Puis je me suis dit, ouais, ok, tu sais, c'est pas méchant là. C'est en train ça, de te mettre ça, dans, ça dans le tour 3 fait... toi avec, euh, là. Non, non, mais, <rire> ça, ça fait... mais c'est pas méchant, je veux dire, dans le fait qu'il parle clairement, puis on entend super bien ce qu'il dit, c'est juste, ça fait pas ça fait pas lui. Si, si le but de, des personnes qui l'ont choisi pour le mettre dans le film c'était de reconnaître Georges Saint-Pierre ça n'a pas marché moi Mais je pense qu'il y a personne que le doubler je pense clairement qu'il y a personne qui a eu le gars du DJ puis faire comme tu sais Georges un petit coup d'acting tu sais ouais Puis Georges disait toi tes jambes y tiens tu tiens-tu Oui, c'est ça, tu sais, que... Mais bon, non, mais c'est ça, mais là ça c'était anecdote, c'était juste pour faire un petit lien avec ce que tu viens de dire. Mais non, est ça George Saint pierre n'est pas dans ce film-là. Bon, c'est quoi l'histoire <rire> de Turbo Bon, premièrement, c'est quoi ça C'est quoi ça Turbo Ben c'est un, un film d'animation, hein. Euh, puis ça dure 96 minutes. Et puis euh, bon, c'est un, un film qui est super bien fait de base. C'est un, un autre film de Dream, DreamWorks Animation. Donc, ils euh, sont, sont sur une lancée, aux autres, cet été, d'une coupe de films. Euh, à succès, là, qui vont sortir. Donc celui-là, c'en est un autre. C'est l'histoire, comme on disait, de Turbo. Lui, il regarde des films et tout ça, euh, des, des, des euh, scènes de course, Lui, il est là-dessus. Là, il écoute son mentor, qui est euh, Guy Lagagne, euh, qui dit, euh, tu peux rêver gros, il n'y a jamais personne de trop petit pour rêver grand. Et puis lui, il est complètement découragé parce que, bon, il va à, à peu près 1 000 ou 5 heures. Euh, non, ben, ça man... avance pas vite son affaire. Il y a une scène hein. dans, dans laquelle il fait une course contre lui-même, contre la montre. C'est une règle de 30 cm, ça prend 17 minutes. C'est ça, puis il dit que c'est son nouveau record. tu sais. Mais c'est tu sais, pas trop de punch, parce que le fait qu'il est lent aussi, ça amène tu sais, des... des, des des twists dans l'histoire, fait que je veux quand même pas oui, oui, oui. Euh, en, en mettre trop. Mais c'est ça, c'est euh, lui, il est découragé, il n'aime pas son travail. Lui, ce qu'il veut, il, ce qui tripe, c'est course automobile. Puis lui, il veut être un coureur, il veut, il veut être rapide, il veut faire de la course. Le problème, c'est qu'un escargot qui fait de la course, ce n'est pas tellement populaire. Fait il y a son frère qui arrête pas de dire, regarde, arrête de rêver puis il revient sur Terre, puis fais ton travail, t'as une belle vie, t'as un, un, un travail, t'as des amis, puis tu regardes, vis là-dedans, contente-toi de ce que t'as, <rire> puis tu vas apprendre à être heureux. Lui, il veut toujours faire d'autres choses, fait que là, il y, y a quelques scènes vraiment cocasses, parce que on, on, parle, on, on, on aborde le, le, le, le sujet de la mort un peu dans ce film-là, parce que mais d'une manière comique, parce que, je veux dire, de temps en temps, il y a un escargot qui disparaît, qui va devenir le lunch d'un corbeau. Les adultes vont comprendre ça, tandis que les enfants, les autres, vont juste rire parce que les autres escargots font comme Ah, ah ben. Oh, ils prennent une seconde d'arrêt, puis ils repartent comme si de rien n'était. Oh, ouais, on l'a déjà oublié. Ouais, ça fait partie de la vie, tu sais, Ah, tu Jack est disparu. Ah, ok. Puis là, ça continue, sais Fait que c'est. On aborde un peu ça. Mais sans, sans, c'est toujours d'une manière humoristique. Là. fait que euh, Turbo, bon lui son travail, c'est de ramasser des tomates pourries avec sa, sa, sa gang. Il regarde les belles tomates, il mange les belles tomates, puis il se débarrasse des tomates pourries. Là, je comprends pas trop. Moi, j'ai pas nécessairement de jardin de tomates chez nous. Je sais pas s'il faut engager des escargots pour <rire> s'occuper du jardin de tomates. Là. Ça, ce n'est pas, pas euh, dévoilé. Ça, non, c'est ça, c'est pas clair. Hein. Ils vivent tous là, puis ils, ils gèrent le jardin de tomates, mais j'ai jamais vu un humain venir lui donner un 5$ pour lui dire merci. Oui. En tout cas, tu ne comp comprends pas trop pourquoi ils se débarrassent des tomates pourries, puis qu'ils gardent les belles tomates pour les manger, tout ça. Euh, bon, je comprends que ça peut vivre dans un champ de tomates sur des, des branches, puis tout ça, là, mais tu as de là à travailler là-dedans, tout ça. Ça prenait une histoire, puis on, ils ont fait ça avec ça. Là. Donc, le, le travail de turbo ou de, de Théo lui c'est de ramasser les tomates pourries puis s'en débarrasser. Fait il y a une coupe de scène cocasse au début où ce qui se fait, il faut à peu près 20 tomates à la tête de manière différente parce qu'il essaye de se du chemin puis la tomate vient toujours pour l'écraser. C'est juste pour nous montrer comment sa vie est, est plate et Et vraiment, il a des tests, là, il veut vraiment passer à d'autres choses. Euh, fait qu'un soir euh, de, de pleine lune, euh, il part, puis il s'en va prendre, ben, on peut pas dire prendre une marche, prendre un escargot, il va prendre une glisse, mettons. Puis euh, là, il s'en va jusque sur le bord d'une autoroute. Euh, comme on en a parlé sur euh, le podcast Auto, parce que tu as fait la même critique sur le podcast Auto. Oui, mais ma critique, était bien Ouais, Je que... sais que ta critique est bien meilleure, gars. Je patine, je patine. <rire> mais euh, c'est ça. Euh, il s'en va. Puis il s'en va sur le bord d'une autoroute. Bon, c'est nébuleux à savoir comment loin que c'était chez eux, puis comment de temps ça y a pris pour se rendre là. là Je rappelle parce... que 30 cm, 17 minutes. 10... 17 minutes. C'est ça. Fait que théoriquement, il a peut-être pris une journée et demie pour se rendre jusque-là, là, mais en tout cas, euh, il fait un noir, il arrive là, puis là, il regarde, puis là, il... Il voit des autos qui se préparent à courser. Il regarde ça avec grand intérêt. Euh, un, un gros camion qui passe, le coup de vent. Et puis, il se ramasse euh, sur le capot de l'auto. Au début, il trouve ça bien drôle parce que le, les autos accélèrent. Il se penche par en avant en pensant que c'est lui qui course. Puis ça va super vite jusqu'à temps qu'il se fasse absorber par, euh, par la prise d'air de, de la voiture, euh, qui est une Camaro modifiée comme pas possible. Parce que, bon, euh, placement de produit là-dedans, euh, Chevrolet est très, très présent. On, oui. voit très, on voit les logos de Chevrolet en très, très gros, euh, souvent sur, les, sur des casques ou des choses comme ça. Puis ça, c'est clair que c'est une Camaro euh, modifiée. Donc, il, il passe dans la prise d'air, se ramasse dans le moteur et, bon, survit, parce que, bon, dans un moteur, il ne fait pas si chaud que ça, finalement. Et puis, euh, non, tout voilà. d'un coup... Ça va y le... exploser. Ah, C'est ça. Tout d'un coup, l'auto le, le, le, en, en question est en train de perdre, donc il décide qu'il active la nitro. Et puis, euh, c'est drôle parce que je lisais un autre, un autre euh, critique du même film euh, sur euh, la presse, puis le gars disait « Ah, il, il respire des gaz, et puis là, ça lui donne ses pouvoirs. Non, c'est parce qu'il trempe dans nitro. Euh, il ne respire pas des gaz. Là. On le voit clairement qu'il baigne dans le oh, liquide ouais. bleu. Puis on voit le gars qui paye sur le piton, puis là, c'est marqué nitro sur la canisse. Là. Donc, euh, là, il trempe dans nitro, puis là, on s'aperçoit qu'un peu comme Hulk, euh, sa physionomie change, et puis on voit son cœur qui va plus vite, puis on voit que ses organes À l'intérieur, deviennent bleus On n'a pas pris le vert, soit on a pris du bleu. Et puis euh, là, il devient pas sur le coup super rapide parce qu'il perd connaissance. Euh, il tombe de l'auto, il se fait sûrement rejeter genre par, euh, par le tuyau d'échappement. Puis là, il se réveille le lendemain. Puis là, il est tout poqué, il ne sait pas trop ce qui se passe. Puis là, il s'en retourne tranquillement vers sa maison, son jardin, il doit après une autre journée et demie, parce qu'à euh, ce, à ce <rire> temps-là, il n'est pas encore super rapide. Et puis là, il découvre son pouvoir. À un moment donné, euh, il se tasse du chemin pour, euh, parce qu'un petit gars veut l'écraser, un petit, un petit maudit, là-dedans, qui aime écraser les bébites. Et puis, euh, quand il voit l'escargot, il décide, avec son big wheel et sa boîte à jus, qu'il va écraser l'escargot. Et puis là, c'est là que Turbo s'aperçoit qu'il est vite comme l'éclair et qu'il est capable de faire à peu près tout ce qu'il veut. Fait qu'on s'en va, là, on, on va quitter un peu cette place-là. Euh, Turbo se fait ramasser par un vendeur de tacos qui euh, lui organise des courses d'escargot clandestines au restaurant pour essayer d'attirer des touristes, ça marche pas, le restaurant pogne pas. Le centre d'achat complet où ils sont euh, pogne pas du tout. Il y a un vendeur de, de, de, de, de hobbies, des modèles à coller, des choses comme ça. Il y a une, une personne qui fait, une femme qui fait des, des poses d'ongles, puis des manucures. il y a une mécanicienne, puis il y a le magasin de tacos, puis ça ne marche pas leur affaire. Il n'y a pas personne qui arrête, euh, son sont de faire faillite, puis là ils trouvent des ils essaient de trouver des moyens. Fait que là, il ramasse l'escargot, il veut faire une course d'escargot, ils font ça entre les propriétaires de, des magasins du centre d'achat. Et puis là, ils s'aperçoivent que euh, le petit turbo, il est capable de, de dépasser tous les autres escargots, puis pas à peu près, il défait la table, c'est vraiment incroyable. L'escargot le plus vite du monde, et puis là, on rentre dans l'histoire où il veut faire de l'argent avec ça, mais il, il, il est super fin avec turbo, il, est pas, il a pas l'air du gars qui veut prendre... Euh, avantage, avantage de ouais. lui, là, il traite super bien, le lit confortable et tout ça, c'est son petit ami, puis son petit amigo, ouais. petit le tout ouais. ça, il est vraiment fin avec. Et puis, pour sauver le centre d'achat, son but, c'est d'inscrire Turbo au 500 000 d'Annapolis. Bon, je vais arrêter là pour l'histoire, le, parce que le voir, puis vous allez voir le reste, c'est intéressant. Euh, c'est très bien fait. L'animation est, est vraiment... Euh, Je veux dire, on est rendu à un point où c'est presque photoréaliste, si on veut. C'est sûr qu'on caricaturise beaucoup certains personnages. Là. Le vendeur de tacos, il est, il est gros, il est, il, est, il est un peu difforme, mais on fait ça exprès pour que ça soit comique, pour que ça soit pas trop réaliste. Ouais, les personnages euh, qui sont pas dans les, dans les personnages principaux, euh, qui se pivotent alentour, eux sont faits de normal. Puis tu, tu vois, là, que c'est tu sais, on est pas loin de la photo, là. Ouais, puis même la, la, scène, la scène de départ du film pour moi m'a vraiment accroché, j'ai été le voir en 3D je, je vous dis pas que le 3D est absolument nécessaire pour aller voir ce film là, là. c'est pas tout surutilisé c'est juste bien mais euh, la, la scène d'entrée où vraiment on commence à une course des 500 000 d'Annapolis puis là on s'aperçoit que bon c'est Théo qui regarde ça à la TV ou Turbo qui regarde ça à la t à la télé c'est une de ses courses de mythiques de son, son Guy Lagagne Hein, ou gigogne ouais Fait que il regarde ça puis là mais l'entrée vraiment très bien parce qu'on voit la caméra qui s'approche des voitures on recule en arrière puis là on fait comme un tour de piste presque à l'arrière de la voiture c'est rendu vrai c'est super bien rendu les voitures qui sont du du IndyCar euh, là-dedans ou du euh, ouais, c'est ça c'est Formule Indy euh, sont super bien faits. C'est vraiment les reflets dans la peinture, les, les, euh, les collantes, les publicités sur la voiture, euh, les pneus. C'est vraiment extrêmement bien fait. Même pendant la, la course du Indy 500, on voit les morceaux de caoutchouc qui se séparent des pneus. Euh, C'est vraiment super bien fait. On, on, Quand on est dans une scène de course, à part quand on voit l'escargot dépasser un auto, parce que là, on débarque un peu, mais on pourrait quasiment nous faire croire qu'on est en train de regarder une vraie course de, de Indy 500 tellement c'est bien rendu. Donc, on est rendu là. là. Euh, C'est-tu un, c'est un film qui est euh, excellent? Ça, ça dépend du point de vue. Si vous, a, si vous allez voir ce film-là en vous attendant à ce que ça soit euh, hyper comique ou que ça soit, c'est vraiment plus pensé pour les enfants. On a pris les enfants, puis on, on a dit on va faire une histoire qu'ils sont capables de comprendre. On présente les personnages longtemps, par exemple, ça peut faire débarquer certains enfants. Ouais, surtout les plus jeunes. Moi, je l'ai ouais. vécu. là. Euh, vous aurez écouter le, le podcast tôt euh, pour avoir ma critique. Là, je vais pas euh, prendre toute la place, mais moi, j'avais un, un petit gars de 4 ans qui trip aussi sur, euh, les, les, les, les, les, sur Flash McQueen. puis tu sais Il décrochait. Là, fallait il fallait l'entertainer pour qu'il reste dans le film, euh, parce qu'il voulait s'en aller. Là, il était tanné, là. Bah bon, c'est ça. Tu fais sortir le petit laser. Regarde, regarde un point rouge. Prends <rire> un œil en d'un enfant. Ça fait de même là. Tu de le plaisir Mais... là. C'est ça, mon, moi, mon, mon garçon, il y a 7 ans, fait qu'il a été capable de s'asseoir et de regarder le film au complet. Puis, je veux dire, il l'a aimé, mais c'est vrai que la présentation des personnages est longue. Ça prend du temps avant qu'on embarque dans le vif du sujet, mais un coup que Turbo a son pouvoir d'être rapide, euh, ça commence à être plus intéressant, plus vite, mais ça prend quand même, je, je dirais, une bonne demi-heure presque avant de se rendre là, un bon 20 minutes, une demi-heure avant de se rendre là. C'est dur de faire de quoi d'extinct, de quoi qu'il voit lentement comme un escargot. Tu sais, C'est un peu ça. normal, tu sais. Mais bon, c'est un bon divertissement. Si vous entrez là avec l'esprit ouvert, vous allez rire. Euh, vous allez... Euh, certaines scènes sont, sont... Comme je disais, le, le, le dessin animé en tant que tel est super bien fait. Donc, vraiment, vous allez être assez ébahi de la qualité euh, de l'animation et tout ça. C'est vraiment très bien fait. L'histoire est rigolote. Je veux dire, c'est pas ça ne gagnera pas un Oscar, euh, mais c'est une histoire qui est quand même intéressante. Euh, il y a des... Des petits twists dans l'histoire que je ne vous, je vous mentionnerai pas, mais on s'en attend un peu dès le début. là euh, Où ce que ça va s'en aller, puis tout ça. là euh, Mais c'est quand même... Moi, moi j'ai trouvé que c'est un, un très bon divertissement. J'ai bien aimé ça. Je suis un amateur d'auto, fait que j'aimais ça voir l'Indianapolis 500, puis tout ça. Euh, donc, c'est un film à voir. C'est-tu euh, le film, si vous avez... Euh, je vais faire un peu ce qu'il y avait de Austin Powers, quand le deuxième Austin Powers sortait, il disait, si vous avez un film à aller voir cet été, il disait, allez voir Star Wars. Euh, <rire> <rire> <rire> que, si vous avez deux films à aller voir, allez voir Austin Powers. Mais euh, si vous avez un film à aller voir cette année, c'est pas celui-là. Nope. Euh, je vous conseillerais soit l'Université univers, des monstres, soit... Euh, « Moi, moi, je méchant. » Non, <rire> « Détestable, moi. » C'est sa version française. Oh. Euh, c'est euh, « Détestable, moi. » Je vous conseillerais un de, de ces deux films-là. Euh, ça va être plus intéressant. Il y a aussi euh, « avion de, de Disney qui s'en vient, qui est dans le monde de les bagnoles, dans le monde de Cars. Et sauf que c'est des avions. Et, le titre est tellement ouais, non, est évocateur. Ça, est... Donc, il y, a, il y a ces films-là qui s'en viennent. Ça va, va peut-être être, être Mieux que Turbo. Quoique le film des avions... Euh, ça, ça C'était supposé s'enligner pour un film sorti DVD seulement. Puis là, ils ont décidé de sortir ça au cinéma. Attendez-vous sent... pas à trop. Ça sent le réchauffer. Ouais, ouais c'est ça. Attendez-vous pas à trop. C'est pas mal exactement la même histoire de Les Bagnoles, mais avec des avions. C'est Flash, un... Flash McFly. C'est Flash McFly, c'est ça. <rire> fait que, euh, Turbo, très bon film. Euh, je vous dirais, moi je le cote à peu près à 7. Euh, si vous avez... Plusieurs films à aller voir cette année parce que vous aimez ça aller au cinéma avec vos enfants l'été, des choses comme ça. Allez le voir. Sinon, ça va être une belle location à regarder pendant le temps les vacances du temps des fêtes ou quelque chose comme ça euh, parce que ça va probablement sortir en DVD, vidéo euh, dans le coin des fêtes, j'imagine peut-être novembre ou dans ce coin-là, décembre Fait que ça va être un bon divertissement mais euh, je veux dire si vous avez un film à aller voir cette année choisissez-vous autre chose il y a mieux que ça dans les cinémas mais euh, c'est quand, quand même un bon petit divertissement c'est à vous de choisir c'est pas méchant, c'est pas parfait c'est juste correct Moi, ça fait ça fait la job, mais comme je disais dans le podcast Toto, c'était ma conclusion. Euh, tu sais, si j'avais à faire un top 3, ce serait le troisième. L'Université des Monstres en premier, détestable moins 2 deux, et après ça, euh, ça serait, euh, serait celui-là. Tu sais, c'est pas un mauvais divertissement, mais je pense pas qu'on atteigne tant que ça le public. Euh, tu sais, en, en bas de 6 ans, je me dis, c'est peut-être un peu trop long, là, euh, la prémisse pour euh, capturer les enfants. Je l'ai vécu de mon côté, puis euh, ça n'a pas été un succès. Et euh, quand on est arrivé à la fin, là, quand euh, euh, tu Ces pouvoirs-là. C'est clair, on réussit à récaptiver les, les enfants Puis là, ça s'est écouter, puis c'est plus funné, tu sais. Mais ça va aussi avec le rythme. Tu sais, un escargot, c'est lent. Euh, mais quand tu vas vite, là, ben t'es capable de faire des blagues de, de vitesse, t'es capable d'amener de, des... Tu sais, que ça brasse un peu plus, hein? Non, c'est ça. Mais c'est ça, c'est bien, c'est très bien fait. C'est comique, euh, c'est comique par bout, les escargots. Euh, de, ils rencontrent une gang d'escargots de course à un moment donné, puis ils ont toutes des coquilles euh, refaites avec des ailerons, puis tout le kit. Le fait c'est quand même poussé, c'est drôle. Prenez-les pour ce que c'est, euh, comme je, je disais, la, la la critique sur la presse, Je c'est sûr... Tu peux pas tout aimer les films. À un moment donné, il faut arrêter de tout analyser. Il faut prendre un film pour ce que c'est. C'est un divertissement. Oui, il y a des films totalement pourris qu'on nous pitche en pleine face, puis qu'on veut juste avoir de l'argent, puis on fait des, des suites juste pour aller, aller siphonner euh, un dernier 20$ de nos poches. Ça. Mais il y a des films qu'il ne faut, faut juste pas prendre au sérieux. Il faut prendre ça comme un divertissement, on va te changer les idées puis on va te raconter une histoire pendant une heure et demie. Il faut le prendre comme ça. Il faut aller s'asseoir sans avoir trop d'attente puis juste se laisser emporter par euh, les, les dessins, l'animation, un peu l'histoire, un peu les, les, les blagues qu'ils vont mettre là-dedans. C'est juste prendre ça comme un divertissement. C'est juste ça un film. Des fois, il faut arrêter de surévaluer tout. Puis, de toute façon, le public qu'on cible en premier lieu, c'est les enfants aussi. Là. En tant qu'adulte, on le voit pas de la même façon. <rire> puis, on n'est pas toujours le public cible. En fait, dans ces films-là, on n'est pas le public cible. On nous accommode plus souvent qu'autrement. Mais celui-là, c'est un peu moins le cas. C'est ça. Mais c est, c est, La plupart des films comme « Détestable moi » puis « Les Shrek », il y a toujours des blagues pour adultes qu'on glisse. Puis que euh, l'adulte va, va comprendre en disant « Ah, ça, c'était pour moi. » Puis ça va nous rendre contents. Tandis que dans Turbo, on est plus toujours vers les enfants. Comme je, je disais, il y a plus les, les blagues où ce qu'on va toucher un peu à la mort ou ce que c'est l'adulte qui va comprendre. Tu sais. Mais le, rest, le reste, on essaie de rendre ça assez simple pour que les enfants puissent, puissent suivre l'histoire. On s'adresse moins aux adultes, plus aux enfants. Mais je veux dire, c'est correct aussi. Là, si on va voir un film pour toujours, que nous, on se fasse divertir et que les enfants... Euh, soit juste là avec nous autres, ben garde c'est le fun qu'il y ait des films pour eux aussi, qu'eux vont comprendre l'histoire d'un bout à l'autre, puis ils sont pas tout le temps en train de te demander c'était quoi ça? C'était quoi mm -hmm. ça? Puis Turbo, c'est le seul film dernièrement que quand mon, mon fils a vu la bande. La première semaine que les bandes annonces pour Turbo sont sorties à la télévision. Puis il a vu euh, il a vu c'était marqué à l'affiche euh, le 17 juillet. Il servirait de bord. Il dit Papa, hein? il dit on s'en va au cinéma le 17 juillet. <rire> il se souvenait de la date. Ben, quand il l'a vu, il servirait de bord tout de suite. Il dit, « Papa, le 17 juillet, on s'en va au cinéma. » Je dis, « Ben là, parce que, Bastien, le 17 juillet, c'est un mercredi, on va peut-être y aller le 20 à la place. <rire> » Non, le 17, bon. ce <rire> so, papa va prendre congé pour aller voir Turbo. Ben oui. Euh, donc, un 7 sur 10, ça, ça, ça bon, donne ouais. la note de passage. Euh, donc, la critique de Luc. Puis, on vous rappelle, si vous voulez entendre la mienne, euh, tu sais, c'est deux fois sur le même film, mais on a quand même des visions un peu différentes. Euh, on vous invite à aller écouter euh, le, la dernière édition du podcast Auto pour avoir ma critique. Euh, plug, plug. Ah oui, mais tu sais, c'est nous autres. On est comme les deux encore sur cet autre show-là. Fait que, tu sais, pourquoi pas? C'est pas comme si on... On lançait des perches envers nos auditeurs, tu sais, euh, nos, nos, nos compétiteurs. Non, non c'est ça, c'est un fait. Euh, maintenant, ben je vous parle du euh, jeu Tom Raider. C'est un reboot de la franchise. On connaît tous la croft, c'est un des. Euh, c'est une des icônes et des cônes euh, de, <rire> de l'industrie du jeu vidéo euh, qui a marqué l'histoire. C'est euh, une des franchises les plus connues. Et euh, ben, On effectue un, un, un reboot. On nous euh, présente cette fois-ci une Lara Croft qui a 21 ans. Elle euh, est euh, tout fraîchement sortie de l'université. Elle part à l'aventure pour une première fois. Elle est en bateau sur l'endurance euh, près euh, de... Près Dans la mer de Chine Et elle se ramasse au centre d'une tempête Qui semble aspirer son navire Et ses occupants Vers une île que l'on pense déserte Et c'est là que débute une aventure Qui sera extrêmement recambalesque Pour tenter de sortir vivant De cette île-là Et tenter d'amener de, de, de, de, le, le plus De ses compagnons possibles à survivre Et à passer à travers les épreuves Qui sont présentées La prémisse de base est assez simple Mais vous allez voir que l'histoire dans le cadre du jeu se complexifie énormément. Ouais, elle ne joue pas à des jeux vidéo, Lara, hein, parce qu'elle aurait dû ouais. savoir que d'assumer de, de, des gens partant qu'une île est déserte, c'est une erreur. Oui, c'est une erreur. C'est <rire> un jeu d'action-aventure. C'est disponible sur PlayStation 3, Xbox 360 et euh, PC. Moi, personnellement, j'ai ai joué sur euh, la boîte X, euh, simplement parce que c'est la console de salon que j'avais j'aurais dû attendre euh, attendre parce que pendant les euh, les summer sale de, euh, de Steam Il était pas cher, pas cher, pas cher, pas cher, pas cher pendant tout. Si ouais. vous, si vous acheté, je pense, oui. ouais, il, ben En fait, il a passé un, euh, un laps de temps assez court, mais quand même à 19$. Fait que pour un jeu qui n'a même pas un an, euh, c'est à se procurer. Moi, je l'ai acheté euh, il y a un bout de temps euh, sur euh, Xbox. Euh, mais bon, je ne regrette pas du tout ma décision, là, mais vraiment pas. Mais avoir su, <rire> j'aurais peut-être attendu finalement. Ouais. Euh, oui. J'ai non ça, j'ai presque euh, appuyé sur euh, Add to Cart. <rire> dans le, dans, dans le, le, le magasin Steam, Puis finalement, je me suis retenu, j'ai absolument rien acheté cette année dans, ah le, ouais. dans les ventes Steam. J'ai tellement de jeux en, en, en, en backlog. backlog ou en attente que je me suis dit garde là relax il <rire> va retomber en spécial à un moment donné oui, fait que j'ai juste rien acheté mais il m'a il m'a beaucoup tenté non ouais. oh, elle est tentante Lara. Euh, on a fait une refonte du personnage, on a fait une, vraiment une remise à zéro des des aventures de Lara Croft. Euh, on la retrouve plus jeune, elle, on la retrouve euh, tu sais euh, toute euh, tu sais elle est pure de l'univers tu sais, elle sort de ses études, elle a jamais vécu euh, d'aventure et on va la voir euh, entrer d'essayer de survivre sur l'île, euh, de t'sais, frémir et de pleurer à la première fois qu'elle va euh, tuer un cerf euh, pour se faire à manger. Euh, la première fois qu'elle va tuer un être humain, elle va... Pour se faire à manger, non? Non, non. <rire> moins cette fois-là. Okay. Euh, elle va trouver ça... Euh, D'ailleurs, elle, euh, elle a certains flashbacks de son père qui lui, t'sais, lui donnait des cours de survie. Euh, Puis, tu sais, elle va prendre ressources là-dedans euh, pour euh, aller de l'avant et t'sais, réussir à, à survivre. Les, les petites bases qu'on a au départ, c'est son père qui... Euh, qui lui a transmis, on a des flashbacks et euh, à un moment donné, elle, elle est comme en semi-discussion avec euh, un de ses comparses. Puis là, euh, elle raconte qu'elle n'a pas eu le choix de se défendre, puis tuer un être humain. Puis euh, son ami lui dit, puis ça ne doit pas être facile. Elle dit, étrangement, c'est beaucoup trop facile. Donc, elle-même, elle se découvre à travers cette aventure-là, euh, comme elle ne l'aurait jamais cru. Mm -hmm. euh, cette île, on le sait bien, n'est pas déserte. On la pense déserte, mais elle ne l'est pas. Euh, ça débute d'ailleurs sur une scène assez incroyable. Toutes ses, euh, ses comparses euh, sont en train de... sont sur la plage en train d'essayer de rassembler euh, les effets et elle, elle est un peu plus loin en bas d'une colline. et voit ses amis au loin, mais tu sais, de par la fatigue, de par la, la secousse, elle est, est vraiment sonnée. Elle n'est pas en mesure de crier à ses amis qu'elle est sur place et il y a, a quelqu'un qui la kidnappe à ce moment-là, l'amène dans une grotte et c'est à partir de ce moment-là que vraiment le calvaire débute pour Lara euh, on va se rendre compte que je sais pas comment ce qu'on fait, là. les décors sont tous en os, en crâne, il y en a des millions et des millions. Okay. Je ne sais pas comment ce, ce monde-là a réussi à atterrir sur cette île-là sans que la population externe de l'île s'en rende pas compte. Il y a du cadavre au pied carré, c'est débile, ça a juste comme pas de bon sens. Ok, euh, on explique tu pourquoi ou c'est non, non, en okay. fait, on, on va expliquer un peu ce qu'il y a de la population, que finalement il y, a, il y a des gens qui ont fait naufrage et qui ont fini par réussir à survivre sur l'île, euh, qui ont un genre de gourou euh, qui euh, mène les brebis vers l'avant. On va utiliser les décombres pour faire un genre de bidonville, euh, mais tu sais, euh, écoute, des, au nombre de, de têtes là, je ne les ai pas comptées, là, mais ça se compte en, en milliers, pas en centaines de milliers là qu'il y avait de la de ce style-là. Pas à peu près. Là. Pour une île déserte, c'est peu crédible. Mais bon, ça, c'est rien de bien grave, là. Mais... C'est peut-être pour ça qu'il y a déserte. Ouais, c'est pour ça qu'il y a déserte. C'était Manhattan, avant. Ouais, peut-être. Euh, donc, on va devoir survivre dans cette, dans cette île-là qui est extrêmement dangereuse. Et on va se rendre compte qu'il y a des forces peut-être surnaturelles qui euh, tentent de nous empêcher euh, de quitter. Euh, le jeu est développé par Square Enix. Euh, en fait, par Crystal Dynamics. Et euh, édité par Square Enix et euh, on a fait un beau travail on a vraiment fait un très très beau travail euh, pour ceux qui font le comparatif avec euh, les aventures de, euh, dans Uncharted de Nathan Drake vous avez absolument raison euh, les Uncharted était basé à la base euh, au départ sur justement la franchise euh, des Tom Raider on voulait amener ça à un niveau plus cinématique et là ben de l'évolution qui est venue de Uncharted s'en est suivi, Tom Raider, comme on le connaît aujourd'hui. Donc, euh, quand je vous disais tout à l'heure, euh, c'est le plus beau film à lequel j'ai joué, c'est à peu près ça. J'ai eu l'impression que c'était sur des rails tout le long, euh, qu'on avait une seule façon de passer à tous les endroits, on avait comme, tu sais, une façon de procéder euh, pour se rendre du point A au point B, et que tout le long, c'est, tu sais, tu n'avais pas le choix. Tu passais par là, puis c'est tout, tu sais, tu pas d'autres options. J'ai trouvé ça un peu dommage que ce soit sur les rails euh, comme ça. Euh, on peut faire du backtracking pour trouver des trésors, mais est-ce vraiment intéressant une fois qu'on a passé à travers l'histoire? Plus ou moins, on a même un, un système pour pouvoir se déplacer rapidement euh, d'un campement à l'autre. Je ne l'ai jamais utilisé. Donc, c'est pour te dire comment est-ce qu'on euh, a fait caler de l'avant euh, éternellement. Là. Euh, dans ce jeu-là, jamais j'ai regardé à l'arrière. Euh, à part si j'avais voulu platiner le jeu, ce que je n'ai pas fait, euh, j'ai pas eu besoin de revenir sur mes pas, tu sais. Euh, On a fait un très beau travail. L'île est vraiment magnifique. Les effets de météo, la pluie, tout ça est vraiment très très joli. On a de nombreux environnements souterrains, des grottes et j'ai jamais eu l'impression de passer deux fois à travers la même grotte. J'ai jamais eu l'impression de passer à travers deux fois la même carcasse de bateau ou euh, de d'anciennes bases militaires ou de, de ghetto. Euh, j'avais l'impression que j'étais toujours dans des nouveaux environnements. Euh, qu'il n'y avait pas de copier-coller de zone. Ce qui arrive souvent quand on, quand on fait des, des jeux... À grand espace, quoique là, c'est relatif, là c'est malgré tout assez limité. Là. Euh, Genre Dragon Age 2 où c'était toujours la même grotte. <rire> ouais, mais c'est c'est pas ça, tu sais, qu'on essaie de sauver des ressources en faisant des copier-coller. Là, si c'est le cas, à, ben en fait, il y a des copier-coller, oui, mais sur les éléments que tu vas utiliser pour grimper, pour t'accrocher, là, on va voir les ressemblances. En fait, ça va toujours être les mêmes patentes pour t'indiquer que, ah, là, tu peux faire tel type de manœuvre. Mais pour les environnements, ça, ça a été bien fait. On ne sent pas s'il y a un copier-coller. On ne le sent pas. Et euh, ça, c'est euh, un beau tour de passe-passe. Avec la qualité des graphismes, euh, c'est euh, un beau travail qu'on a réussi à effectuer euh, chez euh, Crystal Dynamics. Dans les trucs positifs que j'ai euh, ai aimé, euh, j'ai trouvé que l'aventure, l'histoire est intéressante. Euh, C'était assez varié, assez riche. Il y a beaucoup de rebondissements. Puis là, tu fais comme OK, lui, il a, il a, finalement, lui, son agenda à, à lui, c'est peut-être pas ce que je, on pensait au départ. On découvre des choses, on voit des, euh, des des euh, des personnages qui sont laissés à gauche et à droite. Euh, c'est des types de, de, de, de trésors qu'il faut trouver sur la carte. Et ça, ça nous développe un backstory euh, qui est assez intéressant. Euh, sur là, les personnages, ça varie, là, mais il y a certains personnages qui fait comme OK, c'est bon. Je comprends pourquoi elle me traitait de même et elle me parlait de cette façon-là, cette personne-là. Euh, la dernière fois que je l'ai croisé tu en ayant plus, plus d'informations. J'ai. Euh, j'ai bien aimé la progression, on commence vraiment en étant frêle, fragile euh, dépourvu, on est euh, vraiment à la merci de notre environnement au départ et on finit par devenir une machine à tuer euh, ok <rire> ouais, la progression dans le jeu se fait bien okay? on évolue relativement tranquillement. Euh, on découvre nos premières armes, ne sont pas puissantes. On finit par réussir à les améliorer à force de trouver des.. Euh, ce qu'on appelle du gear, c'est comme des, euh, des, euh, des matériaux qu'on va utiliser pour améliorer notre équipement. On va développer, euh, développer des compétences avec un, un genre de système de, de leveling euh, de notre personnage. Donc on va évoluer tranquillement pas vite jusqu'à devenir une machine à tuer qui malgré tout la ra encore en caisse. Euh, pas super bien les coups, quoique elle finit par devenir un petit, peu plus, euh, un petit peu plus forte à la fin physiquement pour encaisser, mais il euh, faut, euh, faut euh, user de certaines stratégies là, pour pouvoir survivre au combat, pour se protéger soi-même, parce qu'on euh, on peut en manger une sincère là, de la part des ennemis. Euh, ce, cette progression-là, il est quand même assez bien fait. Euh, J'ai trouvé intéressant. On, on débloque certains éléments en montant de niveau. On, on peut Moi, du moins, je suis arrivé à la fin du jeu et j'avais pas développé toutes les habiletés euh, de Lara, je n'avais pas débloqué toutes les options des armes. Donc, dépendamment de la façon que chacun, notre façon de, de jouer, de procéder, notre approche euh, des combats et de ce qu'on va devoir faire comme exploration, on va développer euh, des, euh, des capacités et des techniques qui vont être différentes les, unes, euh, les uns des autres. Ce qui va amener une légère variété de Lara qu'on va pouvoir jouer dans le jeu. Ce sera rien d'immense, mais quand même c'est possible d'avoir des Lara qui sont plus orientés stealth, plus orientés rentrent dans le tas, mais pas. Tu sais la variante est pas énorme, mais il y a des possibilités quand même. Ok. Ouais. On a ça va-tu donner le goût de t'as-tu un new game plus Tu peux-tu recommencer une partie avec Tes, tes pouvoirs déjà ou tes, tes habilités déjà débloquées puis recommencer hey boy, ou un coup c'est euh, fini c'est fini puis tu recommences puis euh, bonne chance tu m'en euh, poses une bonne là je pense qu'il y a un New Game Plus okay. mais moi je ne l'ai pas activé j'avais pas platiné déjà euh, la, la, la première version euh, le, le, le jeu de base mmh. Mais je suis pas sûr. Je te dis oui, là, mais les, les, les gens qui ont joué pourraient peut-être mieux te, te, te répondre que moi. C'est pas. pas je suis pas du genre à recommencer un jeu avec okay. un niveau de difficulté supplémentaire. J'ai passé avec, avec réalité augmentée à j'ai un rythme de gaming qui, qui est assez élevé. Je commencerai pas à refaire les jeux en New Game Plus. Donc j'ai pas remarqué. Mais c'est peut-être possible. Euh, je pourrais pas te dire. Mais est-ce que tu le rejouerais? Si tu aurais du temps, là, tu rejouerais-tu ou tu l'as fait une fois puis c'est beau, c'est fini. Il euh, n'y a pas de rejouabilité? l'histoire, déjà mon hésitation te, te, te donne une piste de, de, de réponse, l'histoire une fois que tu la connais, t'as plus les rebondissements que t'as vécu la première fois, c'est comme un film il ouais. y a des films que tu vas avoir le goût de revoir, mais euh, il y, y a des films que tu vas avoir le goût de revoir écoute, à tous les semaines tu pourrais te leur taper euh, que ça devient comme viscéral comment est-ce qu'il t'a atteint, t'as des films que tu dis ah lui écoute, une fois ou deux ans je pourrais peut-être me, me réessayer tu sais quand tu passes à TVA avec les pubs, ah ok, tu sais, avec avec la blonde, puis tu sais, dans une soirée, puis tu sais, le, le film est commencé, puis tu l'attrapes au vol, ok. Puis t'as des films, tu dis, non, jamais. Ben lui, ça serait, ça serait mon TVA, tu sais. Je, je me dis, peut-être dans deux ans, je pourrais avoir le goût à nouveau de revivre cette aventure-là, mais pas, euh, pas de là à dire, hey, écoute, dans trois mois, je vais m'ennuyer, en puis je vais avoir le goût de retomber dedans. Non, tu sais. Ok, ok. Dans les trucs, euh, si je continue avec les trucs euh, intéressants, euh, j'ai trouvé que les, les armes, euh, quoi que pas bien, bien nombreuses, sont euh, bien orientées. On a des beaux upgrades euh, pour se rendre, euh, pour les rendre plus utiles, pour nous aider dans notre navigation sur l'île. Il euh, y a des affaires complètement farfelues euh, qui euh, nous sont débloquées. Entre autres, une genre de tyrolienne inverse où est-ce que ça nous permet de mettre un genre de, de poulie euh, mécanique et au lieu de juste descendre sur les cordes euh, en tyrolienne en, euh, avec notre euh, avec la corde, là, Se met, euh, mm. par -dessus, là, on se met par-dessus, on se laisse glisser. Mais là, à mm. l'inverse, on va pouvoir grimper mes vitesses fois mille avec un genre de mécanisme euh, qu'on met sur la corde. Il y a des affaires comme ça qui sont un peu farfelues. Mm. Euh, là, tu te dis, tu ah, sais, la véracité euh, la, la de. La véracité de ça, là, hmm, pas sûr, sais Il y a des affaires comme ça, mais il y a des affaires qui tu te dis ah, ok, ça, ça, ça pourrait arriver euh, bel et bien dans la vraie vie. Puis c'est vrai que ça serait utile. C'est vrai que je pourrais l'utiliser de cette façon-là. Il euh, y a des choses comme ça. Euh, J'ai trouvé. Euh, les graphismes, j'en ai glissé un mot, là, euh, par rapport aux environnements, j'ai trouvé les graphismes qui étaient vraiment top, Lara est très jolie, euh, extrêmement bien euh, pixelisée, euh, et représentée, et modélisée, euh, elle évolue tranquillement, pas vite, au fur et à mesure de, de l'aventure, passant de, tu sais, la, la petite fille toute propre, euh, avec son petit kit, puis à la fin, elle devient euh, elle devient une badass, là, euh, avec ses, ses vêtements, tout Puis tu vois qu'elle a du vécu, là, à la fin de l'histoire, J'ai eu, euh, durant le jeu, et c'est euh, un sentiment qui m'a quitté simplement à la fin, mais je vais, je vais séparer ça en deux parties, euh, tu, tu, vas, tu vas mieux comprendre, durant l'aventure, j'avais un sentiment de vivre une grande épopée, okay. j'avais le sentiment que je vivais quelque chose de plus grand que moi un peu comme Lara dans, dans le jeu, <rire> tu sais, qu'elle est dépassée. Je connais plus une chiennerie -chien en disant « c'est pas tellement dur est plus grand que toi », mais je <rire> ah, l'ai dit. Ah, c'est fait. Euh, tu sais, j'avais l'impression de vivre quelque chose de, tu sais, over the top tout le temps, tu sais. Au début, je me disais « ah, OK, hey, ça doit vraiment pas être facile », Qu'est-ce que je, moi, je ferais? Je me mettais vraiment dans sa peau. Puis, tu sais, je fais, ben, voyons. Tu sais, euh, oui, oui, écoute, c'est quelque chose. Euh, je, je, de la claque, là, de, de la survie, puis faire comme, OK, là, là, Déniès, puis euh, euh, go, là, tu sais, il faut aller de l'avant. Je mm -hmm. l'ai vécu en même temps qu'elle, tu sais. Ça, c'est très cool. Et au fur et à mesure de l'aventure, plus ça allait, plus cette claque-là, ça se transformait en... Ah, ben, voyons donc. C'est ça, tu sais, encore. Parce okay. qu'il y a tellement d'occasions où est-ce que, euh, tu sais, quand je, je te dis, c'est le, euh, le plus beau film à lequel j'ai joué, c'est un peu ça. Il y a tellement de zones où est-ce que tu vas vivre des, euh, des événements, de, des QTR, là, que tu dois toucher à la bonne touche au bon moment euh, pour enclencher des, les, les affaires, les actions. Euh, écoute, t'es sur le toit d'une maison, le toit s'effondre, il faut que tu t'accroches un QTR. Euh, t'es en train de grimper, il y a un, un pic qui, euh, qui est soufflé par le vent qui se dirige vers toi, il faut que tu tasses au bon moment. Un QTR, tu sais, tu as plein d'événements de même, il y a plein d'explosions, il y a plein d'occasions où est-ce que tu dis This is over the top. OK? C'est comme too much. Et au début, tu fais comme, OK, elle se dépasse, là. Euh, écoute, elle, elle a des. Elle a des, des, un impact de ces affaires-là. Ça y fait mal. Mais à la fin, tu fais comme Arrête d'avoir mal, t'arrêtes pas de tu sais tu du velcro ses mains la grande. Arrête là, tu sais, tu t'accroches mm -hmm. partout puis tu réussis à survivre. Tu fais 12 millions de fois que tu passes proche de mourir, tu sais, au début, ça me faisait l'effet de "Eh hey, man, j'ai survécu." Après, je fais comme "Ben oui, c'est ça. Elle a encore survécu." Tu <rire> La maudite. Mais oui, non, mais As tu mourir ou non? Mais, oui, mais tu sais, on meurt à certaines occasions, tu manques ton cutter, tu meurs. Tu sais, il y, y a rien des affaires de même, mais vraiment le de faire comme tu sais euh, Quand, quand je faisais la, la critique de, de, de Men of Steel, mm -hmm. pis je te mais disais... Le... Là, ah, t'étais que... pas là. Je parlais non. du général Zod, puis je, je disais, le personnage, c'est plate, il est en maudit au début, puis à la fin, il est en maudit. Mais c'est dur d'avoir une gradation sur le en maudit, t'sais. T'es en maudit niveau 1, mais à un moment donné, t'as pas 12 niveaux de maudit, t'sais. Mm -hmm. T'es à côté dans ton en maudit, sais Fait que t'as pas de profondeur dans cette, dans cette émotion-là que t'essaies de faire. Ben là, c'est un peu ça dans, dans la Greycroft. Tu sais, elle est en train de survivre, puis, écoute, à la limite de mourir trop souvent, tu sais. Il n'y a plus cette gradation. À un moment je suis à côté, puis quand tu dépasses la cote, euh, la, la, la coche, c'est comme... Bon, ben, je décroche. Je suis plus là, tu sais. J'ai débarqué à un moment donné en me disant... Ben, voyons, c'était... C'était hot, là, tu sais. Ah, de quoi de, de spectaculaire, d'improbable, ça arrive une fois. Quand ça fait 40, C'est moins hot un peu. C'est plus probable. <rire> c'est ça, là tu fais comment? Ok, c'est bon, à du velcro, ses les mains. Ça, ça fait partie des, des défauts, elle s'accroche sur tout. Euh, son, son piolet euh, pour grimper, il était cohérent, écoute, euh, elle jump de 40 mètres, elle a réussi à s'accrocher. Euh, vraiment, à du velcro, ses mains, c'est juste capoté. Dans les moins, à part cette, cette notion-là, euh, je te dirais que euh, la partie survie versus à Manu, tu deviens une machine de la mort, tu sais, c'est parce que tu te nourris une fois. Moi au début du jeu, arrive, on, on dit il hey, faut faut que tu chasses pour pouvoir te nourrir, tu sais. Okay. Je fais comme OK, c'est cool. À un moment donné, faut tu sais, faut que je prenne conscience que il faut que je me nourrisse puis j'aurai pas le choix à certains moments de lâcher mon avancée parce que si je veux pas crever de faim, il faut que j'aille chasser un cerf. Non. On te le fait faire une fois. OK, on après ça tu plus besoin de chasser pour le restant du non. jeu. Non. T'as plus plus besoin, cet aspect-là de survie est complètement oublié à partir du moment où est-ce que tu commences à tuer des êtres humains. Ah, peut-être -être, peut qu'elle mange les êtres humains. Ah Peut-être, ça rendu là, écoute, ça serait une possibilité. Tu au soleil, peut-être c'est peut-être un vampire, peut puis il se nourrit de sang. Je sais, sais pas. pas. <rire> okay. euh, après ça, tu sais, on, euh, on a la possibilité de faire des, euh, des, des, des, des, des, des morts. Euh, pas subite, mais des, euh, en step, tu sais, subtil. Les assassinats. Tu okay, ouais. as, as, as moyen de faire ça. Il y a une seule animation pour ce type d'assassinat-là. On aurait pu ah. varier un peu. Là. Elle est toute pareil finalement. C'est ouais, tout pareil. toute la même okay. façon, toute la même animation. Puis, okay. euh, ce qu'elle a fait comme animation, c'est qu'elle prend son piolet, l'étouffe par en arrière la personne, tu sais. La personne essaie de se défendre, mais tout le monde essaie de se défendre de la même façon. C'est tout, toute la même animation, là. Et... Tu, Comment je te dirais ça? Tu les entends, tu sais. Moi, j'entends que le gars il est en train de respirer, il fait. Même s'il ne crie pas, tu l'entends. C'est parce que quand un de ses alliés qui est à deux pieds en avant, Command, il brasse assez c'est pour tu fasses comme il y a du vent. Il me semble que je me dévirais. Ben non. Soit ça ou tu te débats avec les pieds, ça attend. Oui, tu sais. Tu fait du bruit. Comment ça que mon chum fait une gig tout d'un coup, là? Qu'est-ce qui se passe? Donc ça, j'ai trouvé ça. C'est censé être subtil. Fais les subtils. Fait moi, il n'est pas genre un gros débattage. Parce que les, la première fois que tu le vis, tu fais comme « Oh, OK, ça a passé proche, le gars, il aurait pu se sortir. » Tu as un sentiment de fragilité. Mais quand tu fais 40 que tu tues de la même façon, tu fais comme « Ouais, non. <rire> » C'est le côté réaliste. C'est ouais, ça, c'est le côté réalisme qui te rattrape. Mmh. Euh, et ça, ça va m'amener au prochain point. Tu es en mesure de faire des assassinats subtils, silencieuses, mais à la seconde que quelqu'un va, euh, va te voir là, les ennemis qui, euh, avant, n'avaient pas d'yeux, pas d'oreilles, ils entendaient rien, tu te promenais derrière des autres, <rire> ils te voient pas. À la seconde qu'ils te voient, ils ont un radar sur toi, écoute, c'est magique, là. Je, <rire> un donné, capable Tu n'es plus capable de te cacher. À un donné, tu as, as, as des périodes jour-nuit dans, dans, dans, dans l'histoire, je suis dans une forêt, il y a peut-être une trentaine d'ennemis de, pis tu dois les assassiner subtilement. Ils ont des chiens loups, là. Ils, ont, ils ont comme euh, réussi à assoiffer des, des, des loups par à leur donner des, des, des, des victimes humaines pour s'en servir. Ils ont similés apprivoisés. Puis tu sais, t'es dans la forêt cette nuit-là, pis t'en assassines deux trois, que tu fais le ménage, écoute, ça va bien. À manie, il y en a un qui me voit. Fait que qu'est-ce si que je fais pas? Je me pitche dans la rivière, un sors 12 pieds plus loin, je m'en vais dans la forêt. Non. Ils me voient pareil! moi j'ai de la misère à les détecter tu sais parce que il fait trop sombre mm -hmm. je les entends crier moi mon personnage il est coupé j'essaie de pas faire de bruit puis ils me voient je comprends pas <rire> okay. ils ont vraiment un radar sous moi écoute ils te voient là écoute là là l'intelligence artificielle elle, elle est allumée là c'est incroyable oui, c'est un peu bizarre parce que normalement des zones d'effet. Ça veut dire que le personnage te voit puis quand tu sors d'une certaine distance, quand t'es à une certaine distance d'eux autres, ne te voit plus. Non, non, il y, y a zéro Mais ça. Mais là, un coup t'es détecté, euh, là, il sait exactement où ce que t'es, peu importe où tu vas. Tout le temps, tout le temps. Il, va, il va, le temps. faut t'en pas le choix de le tuer. Oui, exact. Ouais, OK. Fait que ça, c'est un, un peu... Euh, c'est un peu tannant. <rire> J'étais t'avouerai parce que Amani euh, de la Lara, comme je te disais, elle est pas si tough que ça, tu sais. À 3-4 balles, là, elle est pas mal morte là. Fait que, que mais ce qui est normal aussi, là, est des, ça, des héros qui peuvent manger 20 balles avant de mourir là, à un moment donné, c'est sûr que ça vient plate dans le jeu parce que tu meurs tout le temps, mais dans la ouais. réalité, là, tu manges une balle dans le bras, t'es pas mal moins brave que, ouais, voilà. <rire> que si t'as pas de balle dans le bras. tu Et ça, ça, ça m'amène au prochain point. Je je, je content que t'aies dit ça. Dans le jeu, déjà, on est brave, OK? On est capable d'affronter une horde d'ennemis. C'est solide, OK? On est fort, on est on est dominant, là. Dominante. Dominante, oui, ben, parce que moi je suis un gars, donc je continue à parler euh, au masculin, mais bon, c'est pas bien c'est pas bien grave. Donc, au féminin, dominante. Lara Croft est dominante, in-game. Okay. On décolle les cinématiques, elle est tellement fragile. Mais là, <rire> tellement fragile, tout l'empêche de tuer euh, le, le boss final, le, le, notre ennemi juré. Tout est une occasion pour rater sa shot. Ou avise le subalterne à côté au lieu de tuer le principal puis de finir la patente, sais. <rire> ça, ouais. ça, ça me gosse dans un jeu quand on fait ça, qu'on fait une dualité entre le in-game et comment ce qu'on est dans les cinématiques. Fais-moi la même fille, t'sais. Fais-moi le même personnage. Écoute, je viens de survivre à 12 000 explosions, j'ai arraché la tête de 15 gars, j'ai tué dans un gunfight 20 autres, Puis là, le gars, il est là, puis il fait juste se tasser, puis là, je le rate là, ben, je suis trop niaiseux de par lancer une autre flèche. Qu'est-ce que c'est ça? Prends ton le. gun. T'sais, tu ouais, t'sais, de niaise. Non, sais, parce qu'on veut faire durer l'histoire, parce qu'on veut faire euh, d'autres scènes. Ça, des, des, des choses comme ça, là, j'en ai vécu au moins 5-6 dans, dans, dans, dans les cinématiques, t'sais. Arrête, là. Comment, t'sais, euh, je suis badass ou ben je le suis pas, sais. Et pourtant, il y a comme une dichotomie entre les deux. Et c'est euh, entre autres une affaire qui va arriver justement dans la finale. C'est que pendant toutes les cinématiques, on est trop fragile pour battre le, le, le boss fi final. Puis On arrive à la fin du jeu, c'est hyper facile. C'était une grosse épopée pour se rendre. Puis le boss final se tue. C'est un QTE. Euh, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, pas trop de spoilers. Pas, pas trop de spoilers. Mais j'ai n'ai pas raconté l'histoire. Non, non, non, mais quand même, tu tiens à dire qu'on tue le boss de la fin. C'est spoiler, spoiler, spoiler. <rire> Attends, non, c'est vrai, tous les jeux finissent par qu'on tue le boss de la fin. Non, c'est beau, Continue. Boss, il revient dans les prochains euh, Mario. Bon, mais Mario, pas... <rire> il devrait prendre, il devrait prendre des cours de, de Lara <rire> ou de quelqu'un d'autre. le boss de la fin, patate. Okay. ça fait ouais, patate t'as un gros crescendo patate à la fin. Euh, donc euh, trop facile c'est sur des rails, c'est euh, un, peu, un peu décevant là-dessus, -là Puis comme je te disais c'est sur des rails là, tout au long, moi j'ai de la possibilité de faire du backtracking pour aller chercher des trésors je l'ai pas fait, j'avais pas, pas le temps de un, mais de deux on t'amène pas à le faire non plus donc, ouais. euh, ça c'est quelque chose qui me tape sur une heure quand tu te dis t'sais, tu te bats comme un, monde, un malade là, pour te rendre jusqu'à la fin puis t'arrives à la fin, puis c'est comme... J ai, j ai, moi, j'adore la série de du d'Ubi qui est euh, Ghost Recon, t'sais. puis j'ai acheté le dernier Ghost Recon Future Soldier, je l'ai acheté, j'avais hâte de le jouer, puis tu te le quittes, puis tu joues, bon, là, là, ça fait un bout de temps que le jeu est sorti, peut-être, spoiler, si vous ne l'avez pas joué, vous voulez rien entendre, <rire> d avancer de Saint-Laurent. Je viens spoiler de spoiler Tom Raider. Fait... <rire> Mais, tu t'arrives à la fin, puis il faut, faut que tu ramasses le, le dernier gros méchant Avant qu'ils puissent s'embarquer dans un train pour se sauver. Puis là, là, t as, t as des soldats partout, mais partout. Toi, tu as ta petite gang de trois ou 4. Là. Puis là, tu, tu, à chaque. Il y, y a un arbre, il y a un ennemi en arrière de l'arbre. Regarde, c'est sûr. <rire> Puis là, comme dans les autres missions, tu essaies de vider la place. T'sais. Tu dis je vais tous les tuer. Il y en a une quantité limitée, m'a tous les tuer. <rire> Puis après ça, je vais pouvoir aller chercher l'autre. Mais si tu fais ça tu vas te faire tuer à chaque fois, le méchant va se sauver, puis tu vas recommencer ta mission 40 000 fois, puis tu ne finiras jamais, parce que on dirait que se sont dit, juste, bon, on, le jeu, on ne le mettra pas ça dur, ça serait trop compliqué de mettre ça dur, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un, un garde-robe générateur d'ennemis, <coughs> puis qu'à chaque fois que tu vas en tuer un, il va en apparaître un autre. Comme dans vraiment... Monstre Inc, tu fermes une porte, t'arrêt et un ennemi. C'est <coughs> ça, là, c'est un arbre, tu c'est comme un arbre générateur d'ennemis. Là. Puis là, Fait qu'à chaque fois que tu vas en tuer on va t'en ramener cinq. Puis là, tu ne seras jamais capable de passer à travers. Puis tu vas toujours essayer de tuer tes ennemis. Puis tu ne tu tu passeras pas ta mission, tu vas recommencer, tu vas venir en maudit. Pis, mais si tu comprends que tu pars à courir, tu laisses tes chums se faire tuer, parce qu'ils se font tous tuer si tu fais ça, parce qu'ils ont d'autres qui essaient de se battre, tu te sauves, tu dépasses un tronc d'arbre dans le jeu, puis là, cinématique. Puis là, tous tes chums qui étaient morts sont vivants. <rire> puis, euh, j'arrive à la fin du jeu, puis il a plus un ennemi qu'un côté rendu, l'autre bord de ce tronc d'arbre-là. C'est comme, comme si tu t'en allais à Narnia dans le, ouais. <rire> dans, dans le garde-robe. Moi, Ou ce qui me te... là-dedans, Luc, c'est que tout le long du jeu, on t'apprend à jouer d'une façon, d'avoir ouais. une tactique, d'une un, façon de procéder. Ouais. Puis, tu à la finale, puis la méthode, c'est fait l'inverse de tout ce qu'on t'a appris. Exactement. C'était pareil dans Ghost Recon. J'avais l'impression qu'ils oh, qu se sont assis au, à, à l'entour d'une table. Ils disaient ouais, « Ouais, faudrait bien qu'on finisse ça quelque part. »« Ouais, faudrait. »« Ouais, faudrait finir ça. » Fait que, garde, on va faire ça de même, là puis le monde va mourir, puis ils vont trouver ça, puis s'ils décident de juste passer tout de suite, on va y récompenser en le faisant finir le jeu de même. <rire> s'ils si passent tout de les ennemis, ah. ben en fait tes alliés vont mourir, mais tu le verras pas, tu vas être en train de courir. C'est ça, puis là on va <rire> tous les réanimer, ré ré <rire> puis un coup tu passes ce tronc d'arbre-là, ben les ennemis, ils te voient plus. C'est comme un tronc d'arbre magique avec une espèce de champ de force qui fait que tu deviens invisible rendu l'autre bord de ce tronc d'arbre-là. Tu sais, fait que j'avais fini le jeu, j'ai dit, ben voyons don toi. Tu sais puis Ghost Recon c'est une série qui est bon, pas simulation mais tu sais c'est assez tactique, faut que tu prennes ton temps, faut que tu te caches, faut que tu tuies tes ennemis de loin, faut pas que tu te fasses voir. Puis dans cette mission là, c'était comme Co Forest court Tu sais, c'était à peu près ça. <rire> puis tu étais dans la forêt, ça va bien en plus Co Forest. Ouais. Mais bon, tu sais fait que juste tu sais des fois on finit des jeux d'une manière bizarre puis ton Tomb Raider a l'air de finir d'une manière ben comme moi, moi personnellement j'ai été déçu puis c'est pour ça que quand on dit tu sais je, je je fais pas le new game plus je fais pas tout, parce que je vais arriver à la fin parce que des fois t'as des mauvais débuts de jeu puis ça se finit grandiose et des fois t'as l'inverse moi j'ai eu l'impression que c'était euh, justement c'était l'inverse on commençait avec de quoi qui tu sais pour être épique j'avais l'impression de vivre quelque chose d'épique au début, puis plus ça allait, plus ça s'essoufflait, parce que on, on me donnait un personnage trop puissant versus ce que j'avais affronté, puis là, on me présente là, le, le, la place comme étant remplie de personnes, finalement, écoute, ça se termine sur euh, en queue de poisson, euh, j'ai été déçu par la fin, je, je, Je j'avais écoute j'ai passé là je vais vous le dire j'ai passé le jeu en 3 après-midi. J'étais vraiment dedans là. J'ai fait le 12 13 heures que ça ça prend en 3 jours. J'étais dedans là, puis je, je le vivais pleinement, puis je trouvais ça le fun, j'avais du plaisir jusqu'à ce que jusqu'à ce que j'arrive à à peu près mon mes deux deux dernières heures. Quand on sent qu'on est tu le sens là tu es à la fin du jeu, tu fais OK, là ça va être épique. Non. OK. Quand Lara, finalement, quand, quand la a plus de linge à faire déchirer, tu penses que t'es arrivé pas mal à la fin du jeu. Hein? Ouais. <rire> C'est à peu près ça. <rire> quand qu'il n'y a son. pas un spot sur son corps, est-ce qu'il n'y a pas une trace de sang, puis n'y a plus de linge à déchirer, tu te dis ah, bon mais que... la fin doit approcher. Là, ah non, puis que... tu sais, elle se fait percer, elle se fait écoute, Amane est obligée avec une de ses flèches de se faire euh, de se coturiser euh, mm -hmm. une de ses plaies là, tu fais quand même magané tu sais, il y, y a des moments dans le jeu où est-ce que tu peux pas sauter parce qu'elle est trop blessée, puis à la fin, écoute, hé, hey, on court, ouais, on peut.. comme ça, elle, elle s'était guérie, tu sais, en dedans de l'histoire, euh, dans la vraie vie, se déroule peut-être sur l'espace de trois jours, tu sais, si en mm -hmm. dedans de trois jours, toutes ces blessures, c'était que, tu sais, refermées, pis qu'elle était béton, tu sais, non, là, Ce que tu sais pas, c'est que c'est la sœur à Wolverine. Ouais, peut-être. C'est peut-être ça. ça elle Puis une autre affaire qui, qui, qui m'a un peu dérangé, c'est que euh, t'es in-game. Écoute, tas tues des ennemis, là, ça n'arrête plus à un moment donné. Puis t'arrives dans les cinématiques, puis là, ben euh, elle donne tout le crédit à son coéquipier qu'elle a, qu a rencontré tout d'un coup, puis que lui, il a tué personne. Ah, c'est lui qui nous a permis de, de débloquer telle affaire. « Hey, c'est parce que je viens de jouer 20 heures, tu sais, euh, à, à me forcer, tu sais, pour euh, percer les énigmes, puis euh, avoir du troupe à grimper, puis tuer du monde, puis l'autre, euh, tu l'as retrouvé l'autre côté du château, puis euh, c'est lui qui, qui, qui, qui est cool. Non, c'est moi. Euh, <rire> tu aurais, aurais pu me faire jouer l'autre, quand ouais, Oui, fais-moi jouer l'autre, c'est un walk in the park, tu sais. <rire> ouais, tu traverses, euh, tu, vois, tu trouves, tu traverses un chemin montagne, Il y a même pas, pas, pas de une gratitude, tu sais. <rire> Un peu décevant. Si j'y allais avec une note, c'est loin d'être un mauvais jeu. C'est un excellent jeu. Malgré ce que, ce, que je, ce que je viens de vous en dire, euh, c'est des points négatifs qui, pour certains, euh, vous allez pouvoir passer au-dessus. Ses qualités, euh, sa façon de jouer, là, ce qu'on nous amène comme épreuve, comme ambiance, euh, c'est bien réussi, même si ça se termine en queue de poisson. Euh, J'ai eu du plaisir. J'irais avec un 8 sur 10. C'est moins que ce que je m'attendais à donner. Sincèrement. Ouais, quand quand j'ai bon. fait euh, la, la première moitié, là, je m'attendais à un 9.5. J'étais parti moi là. là. J'étais, écoute, je l'ai pas fini en trois jours pour rien. J'étais vraiment dedans. Mais la yes. fin me fait, euh, me fait baisser la note. Tu étais sur le point d'aller t'acheter une paire de shorts et une camisole. Ah ouais, ouais j'étais vraiment <rire> sur le bord, puis apprendre à tirer de l'arc. <rire> ouais. Pour y ressembler. Ouais, oui, oui. Euh, ouais. ouais. Écoute, je me rendais au Comic Con là, à bien de même. J'étais parti là. Nip, là Dieu merci que t'as oui, pas tout réveillé si bon que ça. <rire> ça. Dieu merci, euh, oui. oui. C'est comme ça qu'on va terminer l'émission pour cette semaine. Euh, nouvelle formule aux deux semaines durant la période estivale. À l'automne, on reviendra plus fort que jamais avec le trio de la réalité augmentée normale. Mais d'ici là, on se, prend, on se prend ça un petit peu plus léger là, pour l'été. J'espère que vous nous en voulez pas trop et que vous allez apprécier quand même le spectacle euh, durant l'été le, durant pour les shows qu'on va faire à deux mois et Luc. D'ailleurs... Si vous voulez nous rejoindre, on est rejoignable sur le web. Luc, comment on te trouve? Euh, sur Twitter, à Scalazormo. Euh, sinon, vous pouvez aller voir euh, sur le CGEP.com pour euh, les, le podcast que je fais qui s'appelle Histoire de Gamer ou sur iTunes aussi c'est disponible là puis il y a le site du podcast Toto puis euh, pour ceux qui se demandent uh, Histoire de Gamer euh, qu'est-ce qui se passe avec ça euh, j'étais supposé enregistrer avec euh, Daniel la semaine passée, un petit, un petit euh, imprévu, donc on va enregistrer ce week-end, euh, il reste quatre épisodes à Histoire de Gamer donc euh, je ne sais pas si je devrais nommer tout de suite les, les personnes voilà, on, on va attendre, on va attendre. Oh, ouais, quoi, euh, au cas qu'il arrive des, des pépins mais euh, Félicitations, Luc, pour ce beau podcast-là. Je suis un je suis un accro. J'adore la formule. J'adore la façon de procéder. Euh, T'es pas tout le monde en parle qui réinvite ses invités 12 fois. Là. Euh, à un moment il y avait une fin à atteindre et euh, c'est dans cette deuxième saison-là. Euh, mais je voulais lever mon chapeau. Euh, T'as fait vraiment un job incroyable. T'as réussi à avoir des invités qui ont marqué euh, l'industrie, euh, en fait, l'univers du gaming au Québec. Il y en a des moins autres, genre moi, là, mais ça, c'est des erreurs qu'on te pardonne. Euh, mais, <rire> <rire> Comme je disais, ça, je, je finissais, je venais de finir la première saison avec euh, Denis Talbot. Tu sais, il fallait que je descende les attentes pour être ben capable oui. de remonter tranquillement. Voilà. Enfin, tu Mais euh... non, c'est le fun à faire avec toi, pareil. Là. Oh, c'était différent. Et eh Puis toi, Jean-Benoît, trêve de parler de moi. Si on veut te rejoindre, on, on, on fait quoi Ben, euh, je suis disponible sur Twitter. J'ai mon compte à moi at gangj underscore b. Euh, sinon, je m'occupe des comptes officiels de la réalité augmentée at réalité aug euh, sur Twitter ou encore via Facebook. Euh, réalité augmentée, cherchez nous. Euh, je ne publie là que très peu de matériel, les shows, puis c'est pas mal ça, euh, là-dessus, juste pour pas qu'on se fasse voler notre page, éventuellement peut-être qu'on l'utilisera plus, là, mais pour l'instant, j'ai pas nécessairement le temps euh, de générer un maximum de contenu, donc, euh, sinon, euh, vous pouvez nous retrouver aussi sur les internets, sur le affaire euh, site sur lequel on est euh, hébergé euh, pour euh, le podcast euh, sur la version web, sinon, ben, sur iTunes, euh, vous pouvez nous retrouver là-dessus, ou encore, euh, sur les ondes de passion. FM, La Quête Chemin, euh, c'est dans Chaudière-Appalaches. Euh, vous pouvez nous écouter le jeudi soir à 21h ou encore les lundis soir sur la côte nord à Havre-Saint-Pierre. On est diffusé, je pense, c'est à 20h, si je ne me trompe pas, 19h20, 21h, un affaire comme ça, euh, sur les ondes de CILA MF. Euh, D'ailleurs, je salue les auditeurs radio de la réalité augmentée. Merci d'être là. Et il euh, y a encore plein de belles choses qui s'en viennent pour ce beau programme dans les semaines et les mois à venir. Là, es-tu es disponible? Tu parlais de disponibilité aussi. Es-tu disponible pour aller faire des fêtes d'enfants, party, euh, habillé en la raccroft avec ta, ta camisole, puis ton paire de shorts puis ton arc? Ou... Non. non. Non? Pas encore? Euh, okay. euh, Peut-être éventuellement, là, mais pas là. Peut-être un projet de carrière <rire> futur. Euh, carrière est un bien grand mot. <rire> <rire> merci Luc d'avoir été là et, et merci. merci aux auditeurs d'avoir été de la partie eux aussi. Un gros merci à vous tous et on se dit à une prochaine fois pour un autre épisode de La Réalité Augmentée. Salut! Bij het